بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فسنبدأ الآن بترجمة الدرس العاشر من دروس شرح عقيدة الإمامين الرزين أبو زرعة وأبو حاتم برواية ابن أبي حاتم وهذه الدروس هي الدروس التي شرح فيها الشيخ محمد شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي يعني هذه العقيدة ويعني علق عليها وعلى شرحه لهذا المتن وهذه الدروس أقيمت يعني من خلال الدورة العلمية التي يعني تقام كل سنة في جنوب المملكة في مدينة الصامطة وهذه الدورة يعني تسمى دورة الإمام عبد الله القرعاوي فسنبدأ الآن بقراءة المقطع الذي وصلنا إليه وبعد ذلك نترجمه مباشرة إلى اللغة الفرنسية. و نترجم تعليق, تعليقات شيخ زيد. يعني حفظه الله على هذا, على, المتن, على كلام الامامين. فنبدا On l'explication du cours numero 10 dans la deux Ar razi et Abu Zur razi et on va clarifier donc avec les clarifications qui ont été euh, mentionnées par le Cheikh Zayd Mohammed al-Madkhali, euh, et ça fait partie des cours qui ont été donnés dans euh, le 19 e séminaire de l'imam Abdullah al-Qar'awi, et c'est un séminaire qui a lieu chaque année Dans le sud de l'Arabie saoudite, dans la ville de Samita On commence tout de suite avec la suite de la parole des deux imams Et euh, comme on a dit, donc euh, la suite de ce qu'on a expliqué hier imam, Les deux imams disent C'est-à-dire, les Rafida ont refusé l'islam Et maintenant, on va traduire les explications de Sheikh Zayd au sujet de cette parole. Louange à Allah et paix et salut sur le prophète Muhammad. Wa sallam. On a déjà expliqué dans les, dans les cours au sujet des, des sectes de bid'a et d'égarement. Et parmi les sectes qui sont les plus égarés, il y a la secte des rafid'a. Et on a expliqué qu'ils euh, sont en différentes catégories. Il y a les Rafidah le yani al, al, -al Mu'alliha c'est-à-dire ceux qui euh, déclarent Ali comme étant Dieu, et Al Rafida Asada, c'est-à-dire qui insulte les sahaba. Et la troisième catégorie, Rafida al Azaidiya. Et c'est la moindre des droits. Donc, Al-Mu'aliha, c'est ceux qui divinisent Ali ibn Abi Talib. C'est eux qui déclarent Ali yani ibn Abi Talib comme étant Dieu. Et euh, ils héritent cette fausse Aqidah les uns des autres. Et les premiers d'entre eux, Ali ibn Abi Talib les a brûlés. Parce qu'ils ont cru qu'il était divin. Et donc il s'est mis en colère et il a fait creuser un fossé et il les a fait brûler par le feu. Et as c'est ceux qui insultent les compagnons du Prophète alayhi wa sallam. Et ils attaquent leur honneur. Et à la tête de ceux-là, de ceux qu'ils insultent, il est Abu Bakr et Omar. Et également parmi les mères des croyants, Aïcha et Hafsa, et la majorité des sahabas du prophète, sallallahu sallam. Ils les accusent d'hypocrisie de, de, et ils les accusent de s'entraider dans le péché et dans la transgression parce qu'ils disent qu'ils ont euh, trahi dans ce que le prophète, sallallahu Alaihi Wasallam avait enjoint aux Sahaba de faire après sa mort ils ont dit que euh, à propos du du khilafa de la succession hein, après le messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que ça devait être euh, ça devait être le khilafa devait être à Ali et les sahaba se sont euh, entraînés, ou ils ont collaboré ensemble pour euh, pour donner le khilafa à Abu Bakr puis Omar puis Osman. Et ainsi de suite. Et dans ça, ils sont des gens d'injustice et des gens de mensonges et de calomnie. Parce que leur parole, personne n'a été d'accord avec cette parole-là parole de leur part. Parmi les gens de l'islam correct, de vrai islam. Et sans parler des gens de la sunna. Et les ideas, Il y en a, ils sont calculés parmi les sectes islamiques les sectes de l'islam et ils ont des innovations et des contradictions et parmi celles-ci le fait de préférer Ali ibn Abi Talib il y en a de le préférer par-dessus Abu Bakr Omar et euh, lui-même Ali radiallahu anhu Il n'était pas d'accord avec ça. Était, lui même il n'était pas d'accord qu'il que était meilleur qu'Abu Bakr et qu'Omar. Et il n'a jamais prétendu cela, même qu'il blâmait ceux qui le préféraient au dessus d'Abu Bakr et Omar. Excepté que yani les, les Aïdia ils n'insultent ils pas Abu Bakr et Omar. Et ils ne renient pas leur khilafah. Mais ils ont quand même des innovations, parmi les innovations des mu'tazila dans la question des noms et des attributs. Les noms et les attributs d'Allah. Les noms et les attributs d'Allah. Et ils sont calculés parmi les sectes musulmanes. Yani, excepté ceux d'entre eux qui ont été en accord avec les sabbats, c'est-à-dire ceux qui insultent les Sahaba. Et de façon générale, c'est une des plus... Euh, yani, c'est une des pires sectes à cette époque. À, à, leur, à leur époque et à cette époque. Et à toutes les époques, le, leur euh, histoire est Yani, surprenante. et leurs plus grands ennemis c'est les gens dal Sunna avant tous les autres yani, leurs, leurs ennemis leurs opposants c'est les gens de la Sunna avant tout, toute autre personne et ils détestent les gens dal Sunna parce que les gens d'Ahl Sunna clarifient leurs innovations et leurs, leurs bidahs. Et, et, et ils les ont démasqués, les gens de la Sunnah les ont démasqués, et ont on mentionné et clarifié leur habilissement et leurs égarements. Et ensuite, euh, les deux imams ont dit Wal Khawariju Murak Wal c'est à dire et les Khawarij sont des gens qui sortent. Hein, qui sortent de la religion donc le Cheikh Zaid maintenant il va expliquer la signification de cette parole donc les, les Khawarij sont des Murak, c'est des gens qui ont sorti de la religion c'est des, des gens de bid'a, c'est des gens des gama. et ce sont des Khawarij donc c'est des gens qui ont une croyance fausse Et une méthodologie qui est corrompue, qui est en opposition avec les textes du Quran de la Sunnah. Donc, ce sont des gens qui, au premier degré, ont opposé les gens d'Al-Sunnah Jama'a, et, de la Jama et qui, ont, qui sont sortis d'Al-Sunnah Jama'a, et qui sont sortis contre les dirigeants des musulmans. Et ils ont commis la, le désordre sur la terre et la corruption. Et ils ne donnent aucune importance euh, à l'honneur des musulmans, ni à, leur, ni à leur bien. Et ils, ils disent à propos des musulmans qu'ils sont des coufards. Ils déclarent les musulmans coufards à cause des péchés ou pour des péchés. Et ils disent que ceux parmi les musulmans qui commettent des grands péchés seront en enfer pour l'éternité. y ceux qui sont parmi les euh, muahedines, c'est-à-dire qui sont sur le tawhid et qui font la salat et qui jeûnent. Ils disent à leur sujet qu'ils seront éternellement dans l'enfer et qu'ils ne sortiront jamais de l'enfer. Ils ont donc euh, rendu étroit Quelque chose qui était large. à sens que, il y a un point qui était large et vaste, ils l'ont rendu très étroit. Et leur, cette parole de leur part est fausse et leur croyance à ce sujet est corrompue. Et le prophète a informé à, à leur sujet et a dit qu'ils sont les chiens de l'enfer. Et il a dit Donnez la bonne nouvelle du paradis à celui qui. Euh, les a tués ou qui est tué par eux et le fait de les combattre c'est quelque chose de véridique de vérité donc ça c'est qu'est-ce que le sheikh avait à dire à ce sujet là et euh, la suite des, de la parole des deux imams en, en, en, en, par la suite ils disent c'est à dire que les jahmiyats sont des mécréens. Les Jahmiyyahs sont des mécréens. Et euh, le Cheikh explique, le Cheikh Zayed, il dit que pour plusieurs d'entre les salaf, ils disent que les Jahmiyyahs sont des mécréens. Parce que les Jahmiyyahs ont renié la question des noms et des attributs. Ils ont renié les noms et les attributs d'Allah. Et ils n'ont affirmé ni les noms d'Allah ni ses attributs. C'est donc qu'ils ont renié ni yani le Coran. Ils, ils ont contredit et démenti le Coran. Et c'est ainsi que également ils ont euh, ramené la croyance de al Donc ils Il y en a plusieurs d'entre les salaf ont jugé qu'ils sont des kuffars. Il y en a des, des imams de la, de, des salaf qui ont les y pieds fermement enracinés dans la science et ancrés dans la science et ont jugé que ce sont des Mécréens. Et la raison de cela, la raison de cela, c'est uniquement parce que ils ont il y en a, par leur fausse croyance et par leur croyances corrompues ils ont démenti ils ont démenti ce qui est dans le Coran et ce qui est dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah Allah ta'ala il dit c'est à dire c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms Alors, invoquez-le par ceci. <rire> C'est-à-dire, et laissez ceux qui dénaturent nos versets, qui cherchent à faire al dans nos noms. Hein? Et à la tête, à la tête des mulhidines, des gens qui font l'ilhad, qui dénaturent le sens des Nom d'Allah et qui les nie. il y a les mushikun al Jahmiya, c'est-à-dire ces gens-là. Et, et les noms et les attributs d'Allah sont mentionnés par Allah dans le Coran et dans la Sunna Donc cette secte égarée a nié le Coran et la Sunna Et donc, les imams de la science ont déclaré ces gens-là mécréants. Donc ça, c'est ce que le cheikh avait à dire à propos de cette, de cette partie. Et ensuite, les deux imams, ils disent... Donc ensuite, euh, les deux imams ont mentionné par la suite que ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ومن شك في كلام الله عز وجل ووقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدعه jahmi donc la traduction de, cette, de ce passage dans la parole des deux imams c'est que celui qui pense que le Coran est créé alors il est mécréant il a renié Allah le très grand et sa mécréance est une mécréance qui fait sortir de la religion Et celui qui doute de sa mécréance, parmi ceux qui ont la compréhension, alors il est lui aussi mécréant. Et celui qui doute, hein, celui qui doute en la parole d'Allah, et qui se tient dans le doute à son sujet, et qui dit, je ne sais pas si elle est créée ou non créée, alors c'est un Jahmi. Et celui qui se tient à propos du Coran, comme étant ignorant ou en ignorance, Il doit être enseigné. Et il est déclaré Moubtadéen. C'est-à-dire il est déclaré comme étant sur la bid'ah. Et on ne le déclare pas Mécréen. Et celui qui dit Ma prononciation du Coran est créée. Alors c'est un jahmi. Ou bien qui dit Le Coran Avec ma prononciation Le Coran par ma lecture Ou par ma prononciation Est créé. Alors c'est un jahmi. Donc, ça, c'est la fin du passage. Et le cher Zayd, euh, Hafizahullah, il donne maintenant un commentaire au sujet de cette, cette parole. Donc, celui qui croit que le Coran est créé, comme les Mu'tazila et les Khawarij, ils ont dit que le Coran est créé. Et donc, ils ont contredit Ahl Sunnati wal Jama'ah, qui disent que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est révélé par Allah... et qui n'est pas créé... Jibril l'a reçu... directement d'Allah... et il l'a transmis au prophète... Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... et... le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... l'a transmis à sa Ummah... et les Sahaba l'ont transmis... et ainsi de suite... les musulmans l'ont reçu... de génération en génération de la part des, récita des, des récitateurs et donc c'est révélé de la part d'Allah et il n'est pas créé comme les, les autres créatures et donc la parole des elle est complètement détruite et refutée et plusieurs d'entre les imams ont jugé à leur sujet que ce sont des gens qui sont dans le peuple, qui sont dans la, dans la mécréance parmi les imams de l'islam c'est-à-dire les imams les ont déclarés créants, parce qu'ils ont contredit les versets du Coran qui sont clairs et explicites Allah wa a dit c'est-à-dire nous l'avons révélé dans une nuit bénie il a dit nous l'avons fait descendre nous l'avons révélé et il n'a pas dit nous l'avons créé il a dit il a dit Inna fi qadr. Hein? ce qui signifie nous l'avons fait descendre dans la nuit de la destinée et ainsi que d'autres versets, des textes qui prouvent que le Coran est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée et que c'est d'Allah qu'elle a débuté et c'est vers lui qu'elle va retourner et que ce sont Et que cette parole, ou ce Coran, est composé de lettres, et de, par et de mots, et de significations. Et donc, la parole des jeunes Bédaï est totalement rendue fausse. Hein? Ceux qui disent, par exemple, qu'il est créé, sa parole est créée, ou que le Coran est créé. Et avec les Mu'tazila, il y en a qui. Euh, ont partagé certaines croyances avec eux dans la parole de fausseté au sujet du Coran d'autres sectes autres que les mu'tazila, comme les Asha'ira et les Kullabiyah et les Maturidiyah ils ont dit que le Coran est une signification ils ont dit que le Coran est une signification qui est en Allah et qu'il n'est ne, qu pas, compo n pas compo composé de l'être. Donc ils ont dit que c'est une signification qui est en Allah et qui n'est pas composée de l'être et qui n'a pas de voix. Et ça, ça fait partie des fausses croyances complètement corrompues. Donc ces gens-là, même s'ils n'ont pas dit explicitement que le Coran est créé, comme les Mu'tazila et c'est pour ça que les imams de la science, ou plusieurs d'entre les hommes de, de c'est plusieurs d'entre les hommes de science ont jugé à propos des Mu'tazila de la mécréance, parce qu'ils ont contredit et nié le Coran et d'autres groupes comme Al-Waqifa, une secte, parmi les sectes de, de, des gens de Bidak, qu'on appelle les Waqifa. Eux, eux, eux, ils ont dit, on ne dit pas qu'il est créé, le Coran, mais on ne dit pas qu'il n'est pas créé non plus. Et il aurait été plutôt obligatoire pour eux. Au lieu de prendre cette position, euh, de s'arrêter sur la position et de ne pas prendre position, parce que cette attitude qu'ils ont prise n'a pas sa place, ils auraient dû au lieu de ça demander aux ulama, et ils auraient dû demander au ulama les preuves. Il y a ni que le Coran est révélé de la part d'Allah et qu'il n'est pas créé et que c'est de lui qu'elle qu a débuté et c'est vers lui qu'elle retourne. Mais ils se sont arrêtés hein, avec leur bid'a et ils ont été appelés par la suite à cause de ça « Al-Waqifa » parce qu'ils se sont arrêtés et ils sont parmi les gens de bid'a et des garments. Et ils ont été les partenaires des Jahmiyyah Les associés des Jahmiyyah là-dedans De même que Ceux qui disent Ma prononciation du Coran Est créée Et d'autres ont dit Le Coran par ma récitation Est créé Ou par ma prononciation Est créée. Donc ces gens-là sont parmi les jeunes De l'égarement aussi Et la parole correcte à ce sujet-là, c'est uniquement la parole des gens de Ahl ou Al sunnati al comme on l'a entendu. Donc, euh, dans les paroles des deux imams, donc le l'élève du chef, il relie la parole, et celui qui pense que le Qur'an est créé, alors il a mécru, il est un mécréant qui a, qui a rejeté la foi en Allah le Très Grand, d'une mécréance qui le fait sortir de la religion et le cheikh, il dit ça c'est la akhida des mu'atazilah et celui qui doute en euh, sa mécréance celui qui doute de sa mécréance parmi, celui qui, parmi ceux qui comprennent alors il est lui aussi mécréant le cheikh, il dit oui celui qui doute en, en la mécréance de ces gens là Parmi les musulmans, parmi ceux qui ont la science, hein, mais il y en a qui s'est mis du côté des gens de Bid'a, alors il est un des leurs. Hein, comme le prophète a dit c'est-à-dire, <muches> celui qui ressemble à des gens ou à un peuple, il est un des leurs. Donc ensuite, Euh, les deux imams disent et celui qui doute euh, à propos de la parole d'Allah et qui se tient dans le doute à son sujet et qui dit je ne sais pas si c'est créé ou non créé alors c'est un djahmi donc cher Zed il dit à ce sujet là il dit ceux là sont les waqifa et ils ont été eux aussi euh, associés ou euh, renvoyés avec les djahmiyats Et ensuite, les deux imams disent, et celui qui se tient hein, comme un, un ignorant par rapport au Coran, alors on lui enseigne et il est déclaré innovateur et on ne le déclare pas mécréant. Donc le chef, il dit, ça c'est vrai. Celui qui est ignorant, il ne connaît pas les règles parmi le commun des musulmans, et on lui apprend. Et on lui explique le verdict. Pour qu'il dise la parole, la position de Ahl Sunnah. Et s'il si bénéficie, et si il profite, et qu'il dit la parole de Ahl Sunnah, dans ce cas-là, il est sauvé. Et il fait partie déjà de la Sunnah. Mais s'il s'enfle si il fait d'orgueil et qu'il s'obstine, et qu'il suit aveuglément, Les gens de l'égarement. Dans ce cas-là, on le relie, on, les, on le rallie avec ceux qui l'a suivi, suivi aveuglément, parmi les djarmies. ensuite, les deux imams disent euh, :« Et celui qui dit que ma prononciation, yani ma prononciation du Qur'an est créée, alors c'est un djarmi. » Le chef, il explique, le chef Z, il dit la même chose. Celui qui dit, ma, ma prononciation, ma, ma récitation du Qur'an est créée. Alors c'est un, il n'y a, y a personne qui l'a précédé à dire cette parole-là. Il y en a ce groupe-là, personne ne les a précédés à, à dire ça, parmi les gens de la sunna. Il y en a deux dire ma prononciation du Qur'an est créée. Donc celui-là, il est parmi les gens de Bida et on le renvoie avec les Jahmiyyah. Il fait partie des Jahmiyyah. Et celui qui dit, le Coran, par ma récitation, est créé, alors lui aussi, il fait partie des gens de Beda'a et des gens des Garma. Naam. Ah oui. Donc les deux imams disent, ou bien le Coran... Ou bien le Coran, par ma récitation, est créé. Alors, c'est un Jahmi. Et euh, donc, ça c'est... Qu'est-ce que le shaykh a dit Et ensuite, il dit... Euh, C'est-à-dire, le fils de l'imam... Abu Hatim s'appelle Abu Muhammad, il dit, j'ai entendu mon père dire, un des signes des gens de Bidah, c'est qu'il insulte et qu'il attaque les gens de, de al athar cest c'est-à-dire les gens du Hadith, les gens de la narration. Hein, et il les insulte et il les attaque. Donc, le Cheikh Zayd, il dit à propos de ce point-là, il dit, c'est ainsi également. Parmi les choses par lesquelles on, on a reconnu les gens de Bida et des Garman, c'est qu'ils attaquent et qu'ils insultent les gens de la Sunna. Et ils, ils disent, ils disent à leur sujet, des, têtes, ils leur ils leur lancent des, des sobriquets et des surnoms dont ils sont totalement innocents. Il y en a, Ils sont, ils sont totalement innocents des noms que ces gens de euh, yani, leur donne Ils les appellent par exemple Hachawiyah. Ils les appellent Nawabit. Ils les appellent aussi Mushabbiha, c'est-à-dire euh, anthropomorphisme ou des gens qui, donnent, qui font ressembler Allah à sa création. Et Hachawiyah et Nabita et tous ces noms-là, c'est des noms par lesquels ils essaient de dénigrer les gens de la sunna. Donc, les gens qui ont affirmé à Allah leurs attributs, euh, qui ont, les gens qui ont affirmé à Allah les attributs, parmi les gens de la sunna, ils utilisent ces noms-là pour les dénigrer. Et donc, ça, c'est l'exemple comment ils attaquent les gens de la sunnah. Et leur parole à ce sujet-là, elle est fausse. Et ils sont des gens injustes et qui transgressent. Et Allah subhanahu wa va les rétribuer. Il va les rétribuer et les punir pour leur transgression et pour leur injustice envers Allah. Ceux que Allah subhanahu wa a honorés par la compréhension de la sunna de la façon correcte. Et de la, de la défendre et de, de dire ce que la sunna dit et de l'affirmer. Et de défendre la sunna contre les gens de Peda et des garments. Et également, les deux imams par la suite, ils disent Zanadika Tasmiyatuhum ahlasunna Hachawiyyah Yuriduna ibtal al-athar C'est-à-dire Parmi les signes des Zanadika, des hérétiques Il y a le fait qu'ils appellent Les gens de la sunna des Hachawiyyah Et ils veulent Dire par ce terme hein, Ils veulent par, Ils veulent par ce terme euh, Annuler Les hadiths i Hadith. Le sheikh Zaid, il dit que le terme hashawiya ça fait partie des, euh, des surnoms de blâme, des de, surnoms euh, yani, que les gens de Bidu adonnent aux gens de la Sunna pour les blâmer, les critiquer, et les dénigrer. Yani, c'est comme quand ils disent hashawiya c'est comme pour dire c'est des gens insignifiants, comme quand d'autres disent par exemple Rosa. Rosa, ça dit des gens insignifiants, des gens qui ont peu d'importance, des gens, des, des gens qui ont peu d'importance, des gens insignifiants. Il n'y a, y a, y a, y a aucun bienfait dans leur existence. Donc c'est ça que ça veut dire. Hachaouiya, Rosa, hein? des choses comme ça. Et leur but, en disant ce genre de, de, de, de paroles ou en les appelant de cette façon, ils veulent essayer d'annuler et de rejeter les textes de la sunna et les textes du Coran. Parce que ceux qui nous ont transmis le Coran et ses transmetteurs et ses, et ses narrateurs, Il y en a les gens qui ont transmis le Coran, <coughs> et ceux qui l'ont enseigné et les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi tout ça c'est les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont transmis et ceux qui sont venus ensuite parmi ceux qui ont pris une part du qui ont pris une part du livre de la Sunnah, et qui l'ont transmis aux gens. Donc il les accusent qu'ils sont des hashawiya et il leur donne ce surnom. Yani comme si pour dire qu'ils sont Rousha, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune importance. Et ils veulent par là, il y en a annuler et rendre, réduire à néant les textes de la Sunna que les gens de la Sunna ont. Transmis. Y en, a, en commençant par les Sahaba et ceux qui sont venus par la suite jusqu'au jour de la résurrection. Donc ce sont des zanadiqas. Ce sont des zanadiqas, y des hérétiques. Et le zindir, c'est l'hypocrite en fait. Le zindir, c'est l'hypocrite. Et l'hypocrite, ici, euh, c'est le Munafiq, l'hypocrite et qui a un nifaq atikadi, c'est-à-dire une hypocrisie dans la croyance. Et ensuite, euh, les, deux imams, euh, les deux imams ont dit c'est-à-dire que les deux imams ont dit qu'un des signes parmi les signes Des c'est qu'ils appellent les gens de la Sunnah Mushabbiha. C'est un de leurs noms qu'ils leur donnent. Mushabbiha, c'est-à-dire qu'ils font ressembler Allah à sa création. Donc le Sheikh Zayd, euh, Sheik Zayd, il dit à ce sujet-là Oui, les, les, les Jahmiyyah, ils appellent les gens de la Sunnah Mushabbiha parce qu'ils ont affirmé à Allah ses noms et ses attributs. Donc ils ont regardé dans les attributs des créatures et ils ont vu qu il y a une, euh, il y a une euh, relation hein, et un accord entre certains noms et certains attributs des, du créateur et ça, ça les a amenés à dire que les gens de la Sunna font ressembler le créateur aux créatures ils n'ont pas su comme les gens de la sunnah ont su que même si les noms les noms et les, les, les, les termes ou les mots qui sont employés sont euh, en accord il y en a dans la base de la signification excepté que l'attribut la du créateur elle est parfaite par la perfection d'Allah elle est parfaite par rapport à, du fait qu'elle est Elle suit la perfection d'Allah et elle est, elle est reliée à la, à la majesté d'Allah subhanahu et donc elle n'est pas comme l'attribut de la créature, et l'attribut de la créature elle est euh, reliée et elle correspond à l'état de la créature. La créature elle, elle est elle est avec ses attributs. Donc la créature ainsi que ses attributs ont débuté par le néant et elles retournent à la fin vers, vers la mort et vers une fin. Et elles peuvent être facilement détruites ou écrasées, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala par son être et Et par ses noms et par ses attributs, il est celui qui détient la perfection et la majesté, comme il s'est nommé lui-même et comme il s'est décrit lui-même. Allah Il dit Allahu la ilaha illahu al qayyum, la sinatun Euh, comme il y a de nombreux versets dans ce sens-là. C'est-à-dire, Allah, rien ne mérite d'être adoré, excepté Lui. excepté Lui. al Hayy, le vivant, al-Qayyoum, celui qui ne se tient par lui-même et qui n'a besoin de rien. La c'est wa la nom. C'est-à-dire, il n'est pas touché par la fatigue, ni par la somnolence, hein, ni par le sommeil, ni par la somnolence. Donc, euh, il y a beaucoup de versets dans ce sens-là qui indique la perfection d'Allah en son être et dans ses noms et dans ses attributs. Donc, les gens de Ahl sunnah ils font la différence entre les noms d'Allah et ses attributs et les noms des créatures et les attributs des créatures. Donc, les attributs d'Allah sont reliés à sa majesté et elles sont parfaites de sa perfection et les attributs des créatures sont euh, yani, euh, ou co correspondent à yani, leur état yani, étant donné qu'ils sont créés donc leurs attributs sont créés et l'accord qui peut exister c'est uniquement dans la base de la signification seulement donc la parole des Djaméliens elle est fausse et Allah les a démasqués par l'intermédiaire des gens de la sunnah. Et on a retrouvé également dans euh, l'histoire de l'islam, il y en a certains d'entre ceux qui euh, y y ont y nié les attributs d'Allah. Allah, y en a, Allah il a, a, y en a mis sur eux des dirigeants, et ces dirigeants-là ont y fait établir sur eux les peines de l'islam et la punition qui est réservée à l'islam pour, pour eux. Et ils les ont exécutés. Et leur tête, celui qui est le, le premier d'entre eux, et leur tête, Aljaad ibn Dirham, il a pris sa aqida des Juifs et il a été exécuté. Parce qu'il a nié les attributs d'Allah. Et Al Jahm ibn Safwan, celui qui a hérité de cette croyance, et qui a hérité de sa science, eh bien, lui aussi, il a été exécuté, il a été crucifié. Il y en a Bishrul Murrisi, il y en a lorsqu'il est mort, personne entre les gens de la Sunnah ont prié sur lui. Personne n'a prié sur lui. Et personne n'a marché dans sa djanaza, dans, dans, dans ses funérailles. Donc, alhamdulillah, la victoire est pour la sunna, et pour les gens de la sunna, dans tous les, dans tous les euh, endroits Et dans toutes les époques, à toutes les époques et à toutes les époques il y a des gens de la sunna qui clarifient il y a la croyance des gens de Bid'a qui sont corrompus et leur, méthodologie, leur mauvaise méthodologie donc alhamdulillah pour cela et ensuite les deux imams ont dit Tasmiatu Ahl al mujbira. C'est-à-dire, un des signes des Qadariya, de la secte des Qadariya, c'est qu'il nomment les gens de l'Athar mujbira. Tasmiatu hum Ahl al mujbira. Ils appellent les gens du hadith, les gens de la narration, les des mujbira. Donc, les, le cher Zed, il explique cette parole. Donc, il dit, on a parlé, il n'y a pas longtemps, on a parlé de, des Kadariya. Et on a expliqué que ce sont les gens qui disent qu'il n'y a pas de prédestination. Ils, nisent, ils nient la prédestination. Et qu'ils disent que c'est le serviteur qui crée ses propres actions. Les hommes. Et ils disent qu'il n'y a pas de prédestination... Ni pour, le, ni pour le bien ni pour le mal et que Allah, il ne prédestine ni le bien ni le mal et ça c'est quelque chose qui nie le Coran qui vient renier qu ce qui est dans le Coran comme on l'a dit déjà et ils disent que les gens de, ils disent que les gens de la Sunna sont des Jabriya ou Mujbirah et Al-Jabriya c'est une secte parmi les sectes des gens de Bid'a et de les Garma, qui disent Il y en a que le serviteur est contraint à faire ce qu'il fait dans ses actions. Et que les actions que les êtres humains font, leur sont attribuées de manière symbolique, allégorique. Mais que c'est uniquement Allah en réalité qui fait les actions. Donc toute, toute, toute action, ils l'ont attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont devenus parmi les gens de l'égarement et du mensonge. Il n'y a y sans aucune preuve. Donc, les Qadariya sont déségarés et les Jabriya sont déségarés aussi. Et les gens de la Sunna sont innocents et se désavouent de, de la croyance des Qadariya et des croyances des Jabriya. Et ensuite, euh, les deux imams ont dit: Donc, euh, le sheikh, euh, les deux imams disent que euh, ils ont dit, ce qui signifie que les signes des Murjiya, ce qu'ils appellent les gens de la Sunna, des gens de la contradiction et des, des réducteurs, ou des gens qui disent que la foi peut, peut diminuer ou être réduite. Donc, les chers il expliquent à ce sujet-là. Ils disent oui parce que les gens de la Sunna disent que, euh, les gens de la Sunna ont dit que la foi elle augmente et elle diminue. Et à cause de ça, ils ont appelé les, les gens la Sunna, « An-Nuqsaniyya » parce qu'on dit que la foi peut diminuer, et, que, et, et, et les Mourdias, on a expliqué leur croyance, et on a dit que ce sont des gens qui disent que la foi, c'est uniquement ce qui est dans le cœur, même si et dit, cette foi n'est pas accompagnée par le fait de faire les ordres, de, de respecter les ordres, et de s'abstenir des interdictions. Donc, pour eux, celui qui a cru avec son cœur, alors il est croyant et sa foi est complète et parfaite, selon, selon les Mourji'a al-Jahmi'a, même s'ils n'ont pas euh, respecté aucun ordre d'Allah et qu'ils ne sont, même s'ils ne se sont pas abstenus d'aucune interdiction. Et ils ont menti à ce sujet-là. Car Allah a ordonné de faire les actions et il a promis pour les bonnes actions une récompense pour ces actions-là. Et il a menacé celui qui a abandonné les actions, yani il a menacé celui qui abandonne les bonnes œuvres, et qui a commis les péchés que Allah a interdit de faire. Dans le Coran. Et les deux imams, ils disent ensuite... C'est-à-dire que... Parmi les cinq des rafidah par lesquels on peut reconnaître les rafidah, ce qu'ils disent à propos des gens de la sunna qu'ils ont y a une, la haine contre la famille du prophète sallallahu sallam. les appellent des Narsibah. Donc, le sheikh, il dit à ce sujet, Zayde, il dit, oui, les Rafidah, comme on l'a dit déjà, ils, ils disent à propos des gens de la sunnah, qu'ils y qu sont des Nawasib. Dans, y a une, dans le sens qu'ils disent qu'ils ont déclaré la haine, À la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils n'ont pas reconnu les droits de la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam en commençant par Ali anhu et ses enfants car yani, ils ont aidé Abu Bakr et Omar selon eux et Uthman pour apprendre le khilafa. Et donc, ils pensent qu'à cause de ça, euh, on a déclaré la haine à la famille du prophète. Et donc, ils les ont, les, les ont appelés Ahl sunnah à cause des Nasibah et Nusaniyah. Parce qu'ils disent que, parce que les gens de La sunna dit que la foi elle augmente et qu'elle diminue. Et c'est ainsi donc qu'agissent qu les gens de la Sunnah à toute époque. Donc, euh, ça c'est ce qui vient conclure le cours numéro 10. ilaha <t 'en -t 'en> أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين